D'Ouiman. Bonjour à vous tous et merci de nous rejoindre sur Issanganero. C'est le journal, la première édition de cette grande demi-journée du 26 avril 2021. Voici les grands titres. Un millier de détenus sont sortis de prison ce matin dans le cadre de la grâce présidentielle du 5 mars dernier. Cette libération a été faite en présence du président de la République qui avait fait le déplacement à Mimba Améry Bujumbura. Reportage à suivre. Et environ une tonne et demie de café cerises ont été collectés pour la seule journée de samedi au centre de collecte de Gitwa hirwa biriro en commune de Mumba de la province ngozi Les culteurs s'étaient pleins de manques et de lieux de vente de leurs produits. Et dans ce journal également, on rapporte une pénurie de sucre ces jours-ci en Provence-Ngozi où le kilogramme se vend en cachette pour le prix variant entre 4000 et 5000 francs burundais. En actualité internationale, la situation est tendue à Mogadiscio. De violents affrontements dimanche 25 avril à Mogadiscio opposent des troupes loyales au président Farmajo et des unités soi-disant hostiles à la prolongation de son mandat. Et le pape François a qualifié dimanche 25 avril de honte le sort de 130 migrants portés disparus depuis jeudi à la suite d'un naufrage en Méditerranée et s'est dit très attristé par cette tragédie. Voilà pour le sommaire. Environ une tonne et demie de café-cerises ont été collectées pour la seule journée de samedi au centre de collecte de Guitkwa et Guabiriro, en commune de Mwamba de la province Ngozi. C'est après beaucoup de lamentations des café-culteurs qui dénonçaient l'absence des lieux de vente de leurs produits, alors que ces cerises ont déjà atteint la maturité. La population de ces collines salue le raccourcissement de la distance, mais des grognes subsistent toujours chez les café-culteurs des, café des collines Kavumo et Kagozi de la même commune. La récolte café-école est acheminée à la station de Rouguri de la commune de Boussiga où il parcourt de longues distances. Il demande par conséquent l'installation des centres de collecte au moins sur une de ces collines. Déo Daïsaba de l'Office de développement du café Ngozi tranquillise que sous peu, ce centre sera mis en place. Une pénurie de sucre ces jours-ci en province ngozi où le kilogramme se vend en cachette pour le prix variant entre 4000 et 5000 francs burundais. La population dit avoir du pain sur la planche pour en avoir car le commerçant doit s'assurer que te, tu n'informes pas la police et l'administration. Et en cas de doute, le vendeur répond qu'il n'en a plus depuis Belle-Lurette. Les habitants d'Ongozi affirment que cette pénurie est consécutive à la spéculation des commerçants. Ils demandent aux autorités habilitées de tout faire pour trouver un remède à ce problème. Au de Bonfort Ndoreraho, commissaire provincial de la police, promet de suivre de près cette question de commun accord avec l'administration. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Une amende de 50 000 francs burundais ou une contrainte par corps sont des peines infligées aux passagers ne portant pas de masque dans les transports en commun. Ceux qui se sont entretenus avec la radio Issa estiment que les sanctions sont nécessaires pour responsabiliser les passagers et demandent cependant aux autorités de demeurer compréhensives en donnant l'occasion aux fautifs de s'expliquer avant de passer aux sanctions. Nous y reviendrons. Une fois n'est pas coutume, on passe à la chronique sportive en attendant d'autres nouvelles. Et Aujourd'hui, nous parlons de l'organisation des compétitions de football en Provence de Bujumbura. Joma Pirigakari, président de l'association de football dans cette province, fait savoir que les compétitions commencent dans les associations communales en précisant que les équipes classées premières dans ces compétitions valident le, leur billet de disputer le championnat de la troisième division. Marie-Claire Cazenez. 21 clubs de football subdivisés en quatre poules s'affrontent dans le championnat de la troisième division en province de Bujumbura, Explication de Jumapili Gakari, président de l'association de football dans la province de Bujumbura. Nous, dans notre province, nous organisons le championnat de troisième division qui est composé de 21 clubs. Le championnat de la troisième division est organisé en allée simple. Compte tenu du temps... Nous avons 21 clubs, nous avons partagé 21 clubs en quatre poules, poules A, B, C et D. Sauf le poule A qui est composé de 6 clubs et les autres poules, plus 5 clubs, 5 clubs qui vont se jouer en allée simple. Il précise que dans les matchs de phase allée, ces équipes jouent plus de 40 matchs où les premières équipes de chaque poule se rencontrent au cours du match de barrage. En allée simple, on aura plus de 40 ou 50 matchs en allée simple. Comme ça, les clubs premiers de chaque groupe vont jouer le match de barrage, match de demi-finale pour qu'on puisse dégager une équipe qui va représenter notre province Bujumbura. Selon ce président de l'association de football dans la province de Bujumbura, pour qu'un club participe dans ce championnat, il doit être membre de l'association communale. Le critère pour que l'équipe joue en troisième division Auparavant, dans notre province, il y avait des associations. Association provinciale et communale de Mtimbouzi et association communale de Cagnonche. Association communale de Mtimbouzi était composée de dix clubs et aussi Cagnoche dix clubs. Mais... Avec le nouveau programme de la FFB, on avait fusionné les deux associations pour qu'on puisse dégager une seule association provinciale. À ce moment-là, avec le, les deux clubs de chaque commune, après la fusion, on s'est trouvé avec les 20 clubs de l'association provinciale. Dans la prochaine chronique sportive, Jumapiri Gakari expliquerait le règlement des transferts des joueurs ainsi que les défis auxquels font face l'association de football en province de Bujumbura. Je ne pas Issan Granilo, vous ratez l'essentiel. Certains étudiants dans l'Institut supérieur de développement situé à Ngagara, au quartier d'Isse, se plaignent de l'élasticité des activités académiques à cet institut. Ils signalent qu'ils étudient plus de deux ans au lieu d'une année, suite aux enseignants qui préfèrent ne pas dispenser les cours régulièrement parce que, tout simplement, ils ne sont pas payés. Et ces, ces étudiants ajoutent que, euh, ajoutent que la conséquence est que même maintenant, ils ne sont pas au cours, ils sont à la maison. Certains étudiants ont commencé la formation du cycle baccalauréat en 2015 et n'ont pas encore terminé, alors que le cycle devrait durer au maximum trois ans via élasticité et allongement des années académiques. Attente des résultats des examens pendant plus de 10 mois. Attente de terrain de stage, plus de 9 mois. Il y a l'absence de personnel des enseignants. L'ILSD ne parvient pas à payer convenablement les enseignants. Les rares enseignants qui acceptent encore dispenser les cours dans les conditions de précarité finissent malaisement par retenir les résultats des examens, ce qui cause des des années académiques. Il y a la désertion des autorités de l'Institut. Et du personnel académique. Nous demandons au ministère de la Recherche et scientifique de suivre les activités de cet institut et d'aider les étudiants à trouver la solution de euh, toutes ces questions. C'était un étudiant de l'Institut supérieur de développement. Les responsables de cet institut ont promis de s'exprimer à propos de ce sujet ce mardi. Libération ce lundi de près de 1000 détenus de la prison centrale de Mimba par grâce présidentielle du 5 mars 2021. Le ministre de la Justice ainsi que le président de la République, présent lui-même à cette cérémonie, ont appelé ces graciers à ne plus retomber dans les mêmes erreurs. à la population de bien les accueillir, ces anciens détenus se réjouissent de cette libération. Vous saurez que le président de la République, Evaristin Daishimiye, je le disais, qui a lui-même fait le déplacement à Mimba pour la libération de ces prisonniers, a mis en garde les détourneurs des fonds au public. Également dans l'actualité nationale, 20 familles de la colline et zone Miguel en commune Kavesi de la province Bujumbura ont été délocalisées suite à un glissement de terrain. L'environnementaliste et docteur ingénieur Léonidas Nivigila explique que plusieurs facteurs sont à l'origine de ce phénomène, dont l'infiltration des eaux dans des zones déjà fissurées. Le président de la plateforme nationale de la gestion des risques et des catastrophes a promis une aide d'urgence à ces familles éprouvées. Place maintenant à l'actualité internationale. Actualité internationale. La situation étendue à Mogadiscio de violents affrontements dimanche 25 avril ont opposé des troupes loyales au président Farmadjo et des unités de soi-disant hostiles à la prolongation de son mandat, selon des témoins à RFI. Les principaux axes de la capitale somalienne sont bloqués par des groupes armés. Ces militaires ont pris le contrôle de, des quartiers nord de la ville en signe d'opposition au président Farmajo, dont le mandat a été prolongé de deux ans par le Parlement.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 Et les militaires au pouvoir au Tchad, depuis la mort du président Idriss Déby, ont annoncé dimanche soir leur refus de négocier avec les rebelles qui ont lancé il y a deux semaines une offensive contre la capitale. Et c'était dit la veille, au Véran, cessez-le-feu. Les rebelles du FACT ont été stoppés lundi dans le Canem par l'armée tchadienne, appuyée dans les airs par des vols de reconnaissance, de, de reconnaissance et de surveillance de l'armée française. 300 rebelles auraient été tués dans les combats selon l'armée tchadienne. On revient maintenant sur le reportage en rapport avec la libération du millier de prisonniers qui sont sortis de prison. Je le disais, le président de la République, Evariste Ndaïchimiye, à côté de la ministre de la Justice, avait fait le déplacement et c'est un reportage signé Mireille Kanyak. Procédant lui-même à la libération de près de 1000 détenus de la prison centrale d'Omhimba, bénéficiant de la grâce présidentielle, le président burundais évariste Neishimiye leur a demandé de prouver à la population sur les collines qu'ils ont déjà changé de comportement. Il les a en outre appelés à une cohabitation pacifique et surtout à s'atteler aux travaux de développement. Bizoza Doudonné est l'un des prisonniers libérés. Il a été arrêté en décembre 2015. C'est une immense joie, dit-il. Franchement, je ressens de joie pour cette faveur que le président de la République vient d'octroyer aux prisonniers. Et je dis merci. Pour les prisonniers, mes co-détenus qui étaient ici avec, avec moi, je dis il faut avoir courage. Il faut avoir courage et essayer de prier sans cesse, qui est toujours là, traite, mais forte à ceux qui nous au demandent aussi, je dis, et à la population de bien nous accueillir de bien nous encadrer, nous montrer comment se peut développer, comment participer dans les activités de développement. Se dans la société. Lors de cette libération ce lundi, la ministre de la Justice, Janine Nivizi, a en outre annoncé une imminente libération des femmes enceintes et celles ayant des enfants. Au numéro un, Burundi, de rappeler qu'il ne faut jamais emprisonner des gens pour rien. La surpopulation carcérale est en pour l'État. A-t-il poursuivi cette libération de près de 1 000 détenus? est la première étape d'une libération de plus de 5 000 prisonniers bénéficiaires de la grâce présidentielle. Du 5 mars de cette année. Mireille Kanyang le président de la République, Evariste Ndai Chimiye, qui a lui-même fait le déplacement à Mimba pour la libération de ses prisonniers, en mise en garde les détourneurs des fonds publics. On l'écoute dans la traduction d'Evariste de Ndai Être magistrat, c'est une vocation. C'est pourquoi tu ne peux pas être content de voir des gens croupir en prison sans procès. C'est pourquoi il faut traiter d'urgence les dossiers des détenus dans le but de faire valoir la bonne gouvernance. C'est pourquoi il faut passer des nuits et des nuits pour déterminer des peines aux inculpés. Normalement, personne ne devrait être emprisonné. C'est vraiment un lourd fardeau. Que le magistrat sache bien que mettre quelqu'un en prison est une exception. Laissez vraiment de côté cette habitude de dire à quelqu'un que tu vas l'emprisonner. Si tu travailles pour le pays, il est inutile d'être méchant envers les autres. Si tu le fais... Ainsi, c'est vraiment déshonorant. Le gouvernement va tout faire pour protéger la nation, tout en mettant, tout en tranchant les procès, en évitant toute méchanceté. Il y a une autre pure infraction, le détournement des deniers publics. Imaginez si on te en fait responsable d'une richesse de l'État et tu gères un, toujours mal. C'est vraiment de la honte. Dans le jour à venir, il sera difficile de pardonner cette catégorie de gens qui sont auteurs des malversations économiques. C'était le président de la République, Evariste Ndai dans la traduction d'Evariste Nzi et à 13h13 13 à Bujumbura et sur Isanganilo. C'est ici que nous bouclons ce journal. Je vous en rappelle les grandes articulations avant de nous séparer. Un millier de détenus sont sortis de prison ce matin dans le cadre de la grâce présidentielle du 5 mars dernier. Cette libération a été faite en prison du président de la République qui avait fait le déplacement à Mimba, en mairie de Bujumbura. Et environ une tonne et demie de café séries ont été collectées pour la seule journée de. Samedi, au centre de collecte de Gitwa et Guabirilo en commune Mgomba de la province Ngozi, les caféiculteurs s'étaient pleins de manques et de lieux de vente de leurs produits. Les 20 familles de la colline et zone Miguel en commune Kabizi de la province Bujumbura, ont été délocalisées suite à un glissement de terrain. L'environnementaliste docteur ingénieur Leonidas Nivigila explique que plusieurs facteurs sont à l'origine de ce phénomène, dont l'infiltration des eaux dans des zones déjà fissurées. Et dans le reste de l'actualité internationale, le pape François qualifié dimanche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 Au micro, Jean Moskondou, il a passé un très bon après-midi.